De plus en plus, mort vous au matin, nous sommes tous La comprendre la comitine à 40 degrés. Pour toi, Anita, la fille du quartier. Si tu habites dans le quartier, tu connais Anita. C'est une fille de bonne famille, un premier choix. Quand on marche dans la ville, on ne fait pas un pas sans entendre parler de son sage pas. vanne I pas calme, je n'ai pas d'enjour il y a des ça qui va Tu as su en gros et connu que de plus en plus difficile Et même encombrant vraiment la beauté de <rire> la femme africaine Quand on la voit danser, on peut seulement dire qu'elle est belle Infiniment gracieuse, elle a la prestance d'une reine Pour la pelée, dit plus son nom dit ça c'est ma femme Anita ah, ah, n'est pas calme ah, Quand ah, je ah, n'ai pas d'argent quitter ce genre de femme attire toujours Tout et les ce den. genre de femme arrive à duper Tout les ce den. genre de femme m'a toujours profité de Tout moi les même den. quand je' la vois parfois je me dis que Elle a vraiment la beauté de la femme africaine quand on la voit d'un si on peut seulement dire qu'elle est belle. infiniment gracieuse elle C'est ma femme Anita, Anita sing je n’ai pas danger Moi’ moka’o est-ce ma vani? Moi pi